Activité o 1 z A et B. Allô, oui. Ah.、Oh! h、oh, C'est pas possible. Déjà.、Oh, comme je suis contente. Et, et Marie, comment elle va? Marc, ta femme accouche et toi, tu es f a t i g u é Bon, mais parle-moi un peu de mon petit-fils. Il, il est comment Il est gros